ça repart. Ça repart pour une belle journée, un beau vendredi. C'est Locked Out of Heaven sur RTL2. Le double expresso RTL2. Best of avec Sylvain Alexis. C'est donc vendredi, ça veut dire week-end en vue et ça et ça bah ça fait bien plaisir. Bonjour à tous, content de vous retrouver ce matin pour un Best of un peu spécial parce que nous vous offrirons en plus des top 3 des winners du jour et des infos expresso le meilleur des invités de l'émission entre 8h et 9h avec les passages de Georges Ezra et iPhone iPhone dans l'émission à ne pas rater donc euh, tout ça tout à l'heure. Aujourd'hui, on souhaite un bon anniversaire à Michael Stipe. I thought that I heard you Il y a 59 ans, notre chanteur mythique de REM qui a récemment quitté les réseaux sociaux. Il en a marre d'être épié et jugé à tout bout de champ, a-t-il dit. Beth Gibbons, aussi la chanteuse de Portichette. 54 ans, aujourd'hui. Laissez trader un petit peu mon petit Jérémy. J'adore ce titre. Glory Bucks. Et puis sur la planète pop rock hein, 4 janvier en 71, au studio Abbey Road de Londres, Pink Floyd commence les sessions de medal Le même mois, le réalisateur Stanley Kubrick demande à Pink Floyd s'il peut utiliser Atom Heart Mother pour la bande originale d'Orange mécanique, mais le groupe refuse. Dommage. Dommage ça aurait pu donner quelque chose de sympa une BO d'un film de Kubrick par Pink Floyd. Mais non. Mais non. 6h8 sur RTL de bon début de 4 janvier Pop Rock avec Dire Straits. Park, meantime South of the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hit a Salted On parle de Dire Straits sur RTL de Sultans of Swing élu récemment meilleur titre de Dire Straits de toute la carrière du groupe et c'est du sérieux parce que les votants ne sont que des fans de Dire Straits à travers le monde une astuce pour renforcer ses chances de trouver l'âme sœur sur les sites de rencontres intéressant ça c'est ce que Justine et Greg vont nous donner à 6h20 dans l'info expresso de ce vendredi info expresso assure après Michael Jackson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 Des jours partout en France. RTL2, le son paproc. too fast to prepare for this, tripping in the world could be dangerous, everybody circling as vultures, negative, nepotism, everybody waiting for the fall of man, everybody praying for the end of times, everybody hoping they could be the one, I was born to run, I was born for this, co working out is something that i'm proud of out of the box and epoxy to the world and the vision we've lost i'm an apostrophe i'm just a symbol to remind you that there's more to see i'm just a product of. This Resto RTL 2, le best-of Spend my life being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt C'est avec ce titre que Michael Jackson a été pour la première fois numéro 1 en France. Bien sûr, il y en aura plein d'autres ensuite, mais il reste à jamais le premier. Black or Right sur RTL 2, peu importe la couleur, l'essentiel est dans le choix des mots quand on cherche l'amour sur application. Voilà comment je vous résumerai en quelques mots l'info expresso que voici sur RTL 2. Justine, Greg, on vous écoute. L'info expresso RTL 2. Puisque je vous parle d'histoire d'amour, sachez que si vous voulez rencontrer l'âme sœur, c'est une étude de Adopte un mec, le site de rencontre qu'il dit, eh bien il ne faut pas faire de faute d'orthographe. Les femmes ils sont très sensibles, ah oui. c'est normal, je le sais. Justine vous dirait qu'elle est complètement d'accord avec ça, ma femme vous dirait qu'elle est complètement d'accord avec ça et quand je dis ma femme, on dirait Colombo les les, les <rire> femmes qui m'ont recalé pourront vous dire qu'elles étaient totalement d'accord avec Mais ça évidemment aussi. 6 femmes sur 10 considèrent que c'est rédhibitoire si jamais vous faites beaucoup trop de fautes le genre ça va S.A. terminé ah oui, ah. complètement terminé euh, et pour 3 femmes sur 10 c'est pas très grave alors que si si si ça l'est l'autre elles sont fichées <rire> c'est un paradoxe parce qu'on sait quand même que les fautes d'orthographe ont augmenté de 68% en 30 ans à cause du langage SMS ou alors des mails on écrit plus vite on va plus rapidement on fait des raccourcis ben voilà sachez-le est quand même un allié dans la séduction. Le Becherel est votre meilleur ami. Ouais, mais Du coup, je me pose une question. Comment ils font les anges de la télé-réalité pour être tout le temps en couple alors ah oui, <rire> ah Peut-être que c'est des faux couples. Ah bah, ah, bah. Non, pas, non, on ne sait pas. 6h22 sur RTL2. Pour l'amour, moi, je n'ai pas le temps. Ma vie, tout mon temps, c'est pour la musique. Qui a dit ça un jour C'est Loïc Notet, le Belge qui signe son retour cette année avec un nouveau titre très frais. Il s'appelle On Fire. Écoutez, il est là sur RTL2 ce matin. I belong